سنا فرحان لو دخلت اي باب وعليكم الاسستيكات ما هي الانواع يا اوكي اوكي ما حكم ذلك ما هو قال اذكروا انكم ستكونون في بصرى اذكروا انكم ستكونون في بصرى اذكروا انكم ستكونون في بصرى ما هو قال اذكروا انكم ستكونون في بصرى وما العلاقه بينها مناسبه ذكرى هذا في الكتاب ان مناسبه من التوحيد للضرار او الدنيا يعني تمثل هواكم نعم طيب نواصل ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبيه الا اثري السماء ان كانتنا الليل ولم انسى ضوء اكبر على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فما من قال متيرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وما من قال متيرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب هو toujours dans le dans les sahihain selon Zaid ibn Khalid خالد <متحدث> عن خالد بن بن بن عن لا يا سا خالد بن கு சீபாசா குனியா குளி سا குனிய ஜிந் சிலோ அய்யா பல Ils sont venus vers les gens en leur disant savez-vous ce que dit votre votre seigneur ils ont dit Allah est son messager tout savant Il a dit Allah a dit Parmi mes serviteurs s'adapter sont devenus croyants et d'autres mais croyants dans le sens de ingrat Ceux qui ont dit la pluie nous est venue par la grâce d'Allah et par sa miséricorde cela ont cru en moi Et ceux qui ont dit que la pluie nous est venue par la grâce, le tel était l'astre, ceux-là so ont mis cru en moi et ont cru aux astres. <mets> non. Donc, ça, il y a toujours été dans les bâtiments. Il y a quoi, il y a des chambres de la carimette Il y a des chambres pour nous. Il a pris des chambres pour nous. Il y a des chambres pour nous. Il y a des chambres pour nous. Il y a des chambres pour nous. من جدة يسمى بشمئسي الان وادي الحديبيه قبل بيحديبيه كما هو قبل شمئسي beaucoup de noms ont été changés comme ça dans de meca mais les lieux restent toujours à euh, les emplacements sont les mêmes mais les la nomination ont changé ala et Salim ça va a ikb al matar après qu'il est plu فمن صرف عين صرف من صلاته اسكت في صلاته ان صرفه pouvoir vouloir dire partir également et là c'est une صرفه من الصلاه et quila fi salat aqbal ala alnas aqabalhum bi wajhih lu fi fas sinon en face des gens rasul lorsqu'l'imam il a fi salat il se donne fi face aux gens min ibadi ay min alnas parce que Allah dans le dans le hadith qu'on cite dit min ibadi الْعُبُودِيَّةِ الْعَمَّةِ Celle qui concerne tous les hommes. Et الْخَاسَةِ Celle qui concerne les croyants. Et là, il veut, il veut euh, les gens de façon générale. Et nous sommes tous les salaitins d'Allah. مُؤْمِنُنْ بِي اَيْشَاكِلُونَ لِنِعْمَاتِي Donc là, croyons en moi, c'est celui qui moura. Remercié pour mon bien-faire. كافرون كافرون بجمع تصريح يقول يرى مني موفا بذلك لدعم في هذا الحديث يقول في الشرح الاجمالي يخبرنا زيد بن خالد رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الفجر في ارض حديبيه وكانت صلاتهم في ارض قد بللها المطر فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته واقبل على الناس بوجهه أراد أن يشوق الصحابة إلى الخير ويستثيروا رهبتهم إلى العلم فقال أهل تعلمون ماذا قال ربكم فعصموا الأدب مع الله ورسوله ففوضوا العلم إلى أهله فعبرهم أن الله أوحي لهم بيدا الناس قد انكسموا عقب على المطر أو عقب على المطر إلى قسمين شاكر وكافر فما انصب المطر الى فضل الله فكان تشكر نعمه الله فما انصب المطر للكوكب فقد تفضل بنعمه الله بص الحديث زيب لخالد عصب النبي صلى الله عليه وسلم لزياره سيدنا صالح الفجر الهديبيه على ارض كانت مبلله بال pluie la veille lorsqu'il a fini de touser vers les gens en leur disant afin de pouvoir les les les euh, captiver mieux il a donné envie de savoir et leur a posé la question car en vrai il sait qu'ils ne connaissent pas la réponse il a dit cela pour attirer leur attention ça s'est mis à l'abawi qui t'adriss donc il leur a demandé savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur et lui ils ont un bon comportement en remettant la science à ces gens c'est-à-dire à Allah et à son messager maintenant il m'a demandé qu'il y a dit qu'il y a Allah et le Rasul de Dieu بَعْدَ مَوْتِ النَّبِي صَلَى اللَّهَ وَسَلَمْ Est-ce qu'on dit cela après ça أَذَكْ تَلَفَا فِي الْعُلَمَةِ مِنُمَنْ يَكُلْ نَعَمْ يُقَلْ مِنُمَنْ يَكُلْ لَا يُقَلْ Ça veut dire qu'il faut le dire, toujours, d'autres disent qu'il n'y a pas à le dire. Ou est-ce qu'il parle le plus proche, il ne faut pas le dire. Car, النَّبِي صَلَى اللَّهَ وَسَلَمْ ne sait pas ce qui s'est passé à quoi ça m'a qui sont éloignés pour leur égarement leur bid'a en raison de cela le prophète salla Allahu alayhi wa sallam va dire ahshab ya ahsabi et non pas ahsabi dans le sens de sahaba mais sahabi dans le sens de messieurs il sera dit inna ka la tadrim ma ahdathu ba'daka et dit le prophète salla Allahu alayhi wa sallam soukan soukan liman bada'a wa badala a gayera wa badala Donc la scologie a transmis ça sans faire après toi. Comme changement dans la religion, il a dit que ce sont éloignés les gens qui ont changé et qui ont modifié. وقاله من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما يحدث محمودتي donc, donc aujourd'hui quand les choses il est plus correct cool de dire Allah alem. نعم وحتى ما اعلم بي قسيانov je ne connais pas de asar ou quoi si ton les sahaba disaient Allah wa rasouluh alim après sa mort j'ai pas entendu de de, de hadith qui cite cela ça veut donc il est informé que Allah a révélé lui a révélé que les gens se sont divisés en deux sortes en deux sortes de en deux catégories ceux qui ont été reconnaissants et ceux qui ont été ingrats ceux qui ont attribué la descente de la pluie à Allah azawajel ceux-là ont été reconnaissants donc croyants et ce qu'il leur ont attribué autre que lui c'est dire aux as auraient été agra donc m'écrire. يقول الفوائد استحباب ان انتصراف للامام بعد التسليم والتوجه الى المؤمنين او المأمومين عفوا. يلو recommendé <coughs> l'imam après, après le taslim de tourner vers les gens. ثانيا استحباب التشويق الى العلم من الاستوجاب qui les recommander de de nonvio aux gendarmes par l'interrogation. Sa alisan isbat sifate alqawl lillah de de cela il y a la preuve qu'Allah en lui parle. Nana huwa qala qala azakara wa bukum que Dieu vous seigneur donc Allah parle. il parle. 4e. Husn adab almas'ul an ma la ya'lam. Beaucoup beaucoup comportement de celui qui est interrogé parce qu'il connaît pas une chose, il la remet. நியம கு Cela est une gratitude envers ses bienfaits. Et la plupart des gens en ce jour n'attribuent le mérite à Yemen à leur force, à leur intelligence, à leur à leur moyen autre. On a koul wa la hawla wa la quwwata illa billah. Famena tahdhim qoul l'insan mutirna binou kaza wa kaza. Qu'il a tendance à dire la pluie est venue par l'astre Antaritan. مُنَسَبَاتِ الْحَادِثِ الْبَابِ عَيْثُ دَلَى الْحَادِثَ الْأَنَّ نِسْبَاتِ الْمَطَرِ إِلَى الْأَنْوَى كُفْرُنُ donc ce hadith vient pour démontrer que l'on peut distribuer la défendre de la pluie aux as cela est de la mécréance مُنَسَبَاتِ الْحَادِثِ الْتَوْحِيدِ on l'a du hadith par rapport au tawhid عَيْثُ ويعتبر الحديث ما نصب المطر الى الانواء كافرا لانه نصب النعمه وهي المطر الى غير الله واشرك معه غيره حديث عنك كسلتي هو atribuer la descente de pluie ou autre parmi les bienfaits qu'elle accorde autrement الله هوى مكر و هو associés الله كلو ادونين بار اسكو غير الله seul autre que lui عادة شيركن. عادة شيركن. قد يكون أكبر وقد يكون أسخر ثم كمل الباب بأثار في الصحيحين قال ولهما وفي الحقيقة لسعى النبل خالي كما ذكر المحقق, المحقق وإنما هو عند مسلم Ce qu'il montre, il dit que le alim, des fois, peut avoir des auham, avoir des zéras. Il pense une chose, et ce n'est pas comme il l'a cru. Le Nabi s.a. a dit oublié des versets, en restant, dans le Coran. Ou même, en raka'at. C'est un être humain. Donc ça arrive. Si. وكقول من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدقوا كذا وكذا فينزل الله هذه الايات فلا يقسمون بمواقع النجوم وان له قسمونه تعلمون عظيما انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل رب العالمين فابيعد الحديث انتم مذهنون وتسجلون نسكون rusqakum annakum tukazzibun donc dans selon mosé chez musulim ibn abbas a rapporté ce hadith dans le même sens et on dit que certains justement avait dit que tel autre a eu raison ou a dit vrai en besoin de son de pluie nous le fait que le hadith est venu min ibadi man asbaha kafir pas m'oumine. Car des gens avaient parlé. Dans le sens où il dit, je jure, par les positions des étoiles, il s'agit là d'un sallant solennel, si vous le saviez, qu'il s'agit d'un Coran noble, un livre préservé n'étant touché que par les purifiés, descendu par le Seigneur des mondes. Et ensuite comment traduit-on cela Est-ce que par le Coran Où cela est donc avoir du penchant pour les cousa Oh, des montants olivres de quelle sorte qui nous attribuer les bienfaits autre que Allah. Le fait d'attribuer les bienfaits autre que Allah, cela est un takzir du Coran. Bisna l'hal ou lisna l'amal. حل من السنه الحل وكذا يكون بالاقل اذا كانت دي سي با الله غادي يسندع المطر على بيد سنه المقل بصراحه بصراحه شرح الكلمات فلا لم زائده للتاكيد lorsqu'il dit فلا قسم لا ليس بالنفي c'est Allah il affirme qu'il jure donc là c'est Allah à les tawqid pour affirmer Allah il s'estime dans ce pays et il s'estime dans ce pays donc le Allah ici c'est un tawqid c'est pas un nafi c'est pas une négation dans le Coréen cela vient plusieurs fois مواقع النجوم مساقطها عند غروبها اي لا بوزيشن وانه اي القصر الذي اقسموا به كريم اي كثير الخير عظيم القران النبل في كتاب المراد بالكتاب والكتاب الذي بايدي الملائكه الكتاب ليس القران كي في اللوح المحفوظ sur la table préservée en lesieux et les purifiés dans ce verset ça vient macnoun ay mahfouz an etabdir wa taghyir son livre préserve tout changement ne peut pas le changer ni celui qui est au cieux ni le coran qui est de nous quelqu'un pourra venir par la moshaf le changer non je que ça moshaf là non pas le coran c'est à lui il aura changé ça et directement quelqu'un va le corriger s'il y a mais il voit l'erreur il va dire c'est pas ça le verset une harakat que tu changes, un hafiz, il va l'avoir tout de suite. Donc Allah, son livre, il l'a préservé. C'est nous qui, on te dit, ça nous le rappelle, et c'est nous qui sommes gardiens. Le Qur'an, il est inchangeable, immodifiable. Et celui qui dit de cela, aura démenti le Qur'an. En disant, peut-être qu'en temps, il y a des changements, peut-être qu'on dit là, en disant cela, tu auras démenti le verset où Allah dit qu'il préserve le livre. Le livre est inchangeable, immodifiable. Pas comme les livres d'avant qui étaient le Torah ou l'Injil qui ont été modifiés par la main de l'homme. Le Coran, cela est impossible que cela arrive. D'où le koufr des rafid Ra qui disent que le Coran qui est avec nous, les naqis. Il manque des choses. Et puis ils ont le Coran. Ils ont le Coran mushaf qui est complet. A la koufru. Et le koufru rafid, Ra kathir. A la quoi le koufriya indom kathira. Beaucoup de paroles de criantes. Donc quand on dit quoi et qu'il est il est il est préservé. Donc ce livre ne le touchent que les purifiés. Il ne le touchent que par les anges. Donc ce livre de toucher que parler purifier. Se purifier que sont les malaïka. Et ce verset là donc n'est pas une preuve pour ceux qui disent que le moshaf ne peut être touché qu'en état de tahara. Non. Voilà. Ceci cela n'est pas un donné pour cela. D'autres hadiths sont venus et ne sont pas authentiques ou sont discutables. Ceux qui prennent ce verset comme preuve, il est le verset descendu, le tout le verset parle des malaïka. C'est ça mais c'était nous, les gens, ça aurait été al-mutataharun. Ceux qui sont ici. Les derniers pas oui, les gens de Madanili. Le hadith dans le verset c'est le Coran. C'est la parole en fait, et non pas le hadith nabawi. أنْ تَمُدْهِنُونَ أيْ تَمَالَعُونَ بِهِ الْكُفَّرِ وَتَرْكَرُونَ إِلَيْهِمْ Que vous tentez de faire plaisir aux kouffars en pensant vers eux. وَتَجَرُونَ <mats> الْرِسْكَ <mats> كُمْ أيْ الْمَطَرِ <mats> C'est-à-dire que ce, votre subsistance on <mats> l'a donné autre qu'à Allah. Et là c'est le sens qui évolue dans le verset c'est la pluie qui est la cause de la descente de ce verset et cela englobe toute forme de risque comme on l'a dit. أَنَّكُمْ <mats> ت وي نسبت كوب المطر الى الانواء لا الى منزله الحقيقي والله فديمونتي دي فات دو في اتريبوي منصه د pluie او النصر الى ما صرفوا كليزافا réellement fait descendre كي الله سبحانه وتعالى يقول في الشرح الاجمالي يقسم الله سبحانه وتعالى بما بمساقط النجوم عند غروبها ارا اثبات عظمات القران وبركاته وان هو محفوظ في الكتاب الذي بايدي الملائكه وان ورى نصه عند الله الى الملائكه المطهرون وان منذرون من مالك من مالك الكون ومديره وليس كما زعم المشركون شعرا او كهانا ثم ينكر الله على اولئك الذين يتماعون على الكفار في القران يُدَاهِنُونَهُمْ بِتَحْرِيفِ أَحْكَامِهِ وَيَرْكَنُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَوَاقِفُ الْكُفَّارِ بِنِسْبَةِ الرِّسْقِ الَّذِي وَلَمَاطَرُ إِلَى الْأَنْوَاءِ وَذَلِكَ تَكْذِيبٌ بِمَنْزِلِهِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وكاد الله سبحانه وعز وجل par la position des étoiles ce montre l'importance de la chose car Allah agne ne juge que de jur afin qu'il soit importante et comme le citateur Allah عز وجل والخالق يقسم بما شاء Et je passe Il ne joue pas ce qu'il veut. Alors que nous, je ne récupère lui ses noms et attributs. Donc ce livre est préservé. Celui qui est dans les mains des anges. Et seuls ses anges le touchent. Et ce livre est une descente du roi de la création. Non pas comme l'ont prétendu les Mouchtékun, que cela est de la poésie au Dieu de la création. Comment dire Allez le vent. Allez euh... le vent. Ammar. Je sais pas comment dire le mot de l'arc du devin. La. Diviniser, Ali. Non, diviniser, ça veut dire diviniser. Ça rien à la, la fait d'adorer. Ah Voyons, ouais. Rahman. Ça a sonne le nom de ça mais est-ce que font les les les, les devins quoi Hein hmm? Ça vient du mot deviner mais je crois pas qu'il soit seulement tout combien, il y a un mot je l'ai pas en tête là. Hein Il y a un mot mais je l'ai pas en tête. Tout hmm? hmm. ça ça vient sens là de fait que c'est euh ce que font les les les sorciers quoi. Ça enfin ça c'est vrai. Donc Allah Azza wa a jugé après le messie gens là. D'accord, qui pense voir le coufard en changeant ces règles en disant que la pluie est descendue par le biais des astres. Yakouru fawaid. Lillah an yiqsim bima yasha' wa laysa dibashar an yiqsim illa billahi aw sifatihi. Donc Allah juge parce qu'il veut. il n'est pas permis aux hommes ni aux djinns de jurer par lui. Deuxièmement, l'اثبات عظمه du Coran et sa préservation ou sa préservation contre la modification et le changement. Le Coran est le Coran qui est préservé. de tout changement, de toute altération et modification. Ajout ou retrait. Tha'lithan, an al-Qur'an munazzalun. Reine makhlouq, qu'un Al-Qur'an est descendu et qui n'est pas créé. Ifbate sifat al-Hululillah. Sola affirme l'attribut de l'élévation Allah Agha wa Jal. عينه الايه هو استسلامه ك يعني عينه وجه الاستلال وجه الدلاله على صفات العلو تنزيل سك ينزل من فوق الى تحت خامسا تحريم المجامله على حساب الدين اللي لا parmi de faire preuve de fausse politesse de complaisance pour la religion au nom de la réputer sur le sur le compte de la religion. À dire que pour plaire aux gens qui comptent de la religion. Adam et Adjou. Ni pour leur plaire et ni pour respecter la religion. Genre fond des choses des concessions pour dire je ferai pour tu appelle l'islam on dit là tu as pas le droit de faire ça dans la place. Adjou. Tu pas quelqu'un à l'islam et tu l'appelle pas islam. Parce qu'il laisse que ça pour l appeler l islam. Tu marques cool de faire ça. سادسا تحديم نسبة المطر الى الانواع مناسبه الايه للباب او لياديو فيرسيه بارابوش ا حيث دلت الايه ولا كفر من نسب النعم الى غير الله ومنها نسبه المطر الى الانواع كما لتضح مناسبه الايه للتوحيد حيث كذبت الايه من نسب النعم الى غير الله ومنها نسبه المطر الى الانواع لذلك اشراك مع الله انعامه on doit verser bien pour démentir ce qui est attribué de bienfaisance de la pluie à autre que Allah et que cela serait du shirk d'attribuer à autre que Allah ce qu'Allah a fait lui-même. Qu -ce que cela peut faire. Taquma al-bab. <'en> Tayeb, fa ila huna wal hudura bil alamin.